de Radio Gimoso, c'est Lia. Alors euh, oui, nous sommes vendredi et oui. Il n'est que 11h50, ne t'en fais pas, tu ne t'es pas perdu dans le temps. Je suis avec toi dans cette émission, l'odeur du son en direct, c'est exceptionnellement une deuxième fois dans cette semaine, car en plus de te jouer comme à chaque fois mes disques chouchous et de te divulguer quelques infos locales, eh bien j'ai la grande chance d'avoir avec moi aujourd'hui la compagnie temporaire. D'ailleurs c'est bien, ça m'a fait plaisir, ils ont bien kiffé mon générique les garçons. Bonjour les garçons, comment bonjour, ça bonjour, va bonjour. bonjour Lia, ça va Ouais Très, très bien. Oh, super. Alors, je vous laisse vous présenter. Yes. Euh, donc, moi, je suis Kevin. Kevin Briot, euh, donc, directeur artistique de la compagnie temporaire, danseur interprète euh, et intervenant pédagogique euh, sur le secteur des Vosges. Super. Et moi, c'est Aladin Abdemouf. Donc, euh, je suis danseur, chorégraphe, interprète de la compagnie temporaire aussi. Et du coup, j'interviens plus dans le secteur Meuse. OK, super. Alors Aladin, tu l'as dit, tu n'habites pas vraiment dans le coin et tu étais dans le secteur Eh ben ces derniers jours, donc j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir concrétiser cette envie de vous recevoir dans mon émission. Euh, toi tu es des lois Ouais, c'est ça. OK, comment présenter cette compagnie temporaire à nos auditeurs eh Ben la compagnie temporaire en fait, c'est une histoire d'amitié avant tout, donc entre Aladin et moi-même. Donc on a structuré notre parcours et nos envies artistiques autour de cette compagnie pour pouvoir poser des projets. Voilà. Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux Une bonne dizaine d'années. Ouais. Une bonne dizaine d'années. On s'est rencontrés du coup avec la danse, grâce à la danse, dans une salle de danse à Nancy. Génial euh, Donc c'était une salle où il y avait pas mal de danseurs qui allaient pour s'entraîner euh, et se retrouver là-bas pour des entraînements. Et avec Kevin, on s'est rencontrés là-bas, donc euh, autour de la danse. Super Alors euh, cette compagnie, c'est Nassos, il me semble C'est ça, ouais. c'est Nassos, oui. Alors pourquoi vous avez choisi ce nom Et est-ce qu'on peut aussi présenter les autres membres peut-être de l'équipe Bien sûr, euh, donc oui, c'est Nassau euh, 1901, euh, spécialisé dans le spectacle vivant, dans les arts vivants, donc euh, avec les licences, etc. Euh, nous avons euh, donc euh, Déborah Rumi qui est la présidente de la compagnie. Yann Brio qui est le trésorier et Émeric Lallemand le secrétaire donc ça c'est pour les membres du bureau ensuite sur l'équipe artistique on a euh, donc euh, Aladin et moi-même donc les danseurs euh, de la compagnie nous avons Yvan Monstebut qui est notre musicien beatmaker voilà génial qui a une grande grande place on va le dire quand même dans Exactement. ce show et nous avons aussi Loïs Bont, voilà qui est notre régisseuse lumière euh, sur le plateau super alors voilà. du, du coup pourquoi ce nom temporaire eh ben parce que tout est temporaire, tout est tout est temporaire, tout est ouais. éphémère dans la vie et euh, le temps passe et euh, voilà il faut être, faut vivre l'instant présent, il faut euh, il faut aller au bout des choses mais euh, jamais remettre à demain comme on dit donc euh, voilà c'était un petit peu euh, l'esprit euh, du nom de la compagnie parce qu'on sait bien que bon les choses ne restent pas figées, euh, il faut toujours être euh, actif, dynamique euh, donc voilà c'était un petit peu le Le jeu de mots. Génial. Alors vous avez créé un spectacle Déo et Débat que j'ai eu la grande chance de voir au Théâtre Municipal d'Épinal euh, il y a quelques jours. Une première présentation réservée aux pros et qui sera prochainement présentée au public. Ça se passera le 15 juin à la Rotonde. Il y aura deux horaires sur ce jour. C'est ça. C'est euh, pour des scolaires en après-midi, donc ça à ouais. 14h. Okay. Et pour le grand public à 20h30. Voilà, génial. Surtout, allez-y, euh, nombreux. Est-ce que le retour de ces pros, ils ont été bons Vous avez eu des bons retours Oui, il était il était très très bon. Euh, donc on a fait cette représentation devant les professionnels le 11 mai et euh, à 14h. Oui. Et on a eu beaucoup de, de bons retours euh, donc sur notre première pièce, sur l'écriture, sur euh, le propos, euh, la mise en scène, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est encourageant pour nous de voilà de pour une première création d'avoir des, des bons retours et ça ça encourage et ça donne envie d'aller plus loin quoi carrément alors cet événement cette représentation elle est organisée par Seine-Vauche car vous étiez en résidence auprès de leur équipe comment ça s'est passé cette histoire ça s'est euh... bien passé cette résidence oui <rire> super bien on a pas mal travaillé on a pas mal transpiré mais sinon ouais franchement euh... Ça s'est super bien passé, même Seine-Vosges, à donc, chaque fois un accueil formidable, donc, euh, toujours dans des bonnes conditions pour travailler, quoi. Voilà, c'était une coproduction, en fait, de seine et de Transversal. Oui, c'est vrai, Transversal. Voilà. Donc, euh, qu'on cite et qu'on remercie infiniment pour euh, l'opportunité qu'ils nous ont donnée. Euh, donc, on a, on a, effectué six semaines de résidence, donc, avec Transversal et seine euh, pour arriver à aboutir, enfin, voilà, sur ce spectacle. Euh, c'est un partenariat. Euh, ça nous permet aussi de nous professionnaliser et de professionnaliser notre spectacle. Mais oui. Donc c'est une énorme, une énorme reconnaissance pour nous aussi en tant qu'artistes d'être validés par par les institutions, par voilà tous les tous les gens qui sont vraiment dans le spectacle vivant euh, et voilà. Mais oui. Je comprends bien Alors euh, vous n'êtes pas seul sur scène On l'a dit euh, tout à l'heure Il y a un musicien qui est avec vous euh, Comment ça se passe cette collaboration Parce qu'il prend vraiment toute sa place dans ce spectacle On ne va pas spoiler Mais euh, vraiment c'est une figure C'est voilà, c'est un troisième homme sur cette scène euh, Vous vous connaissiez déjà d'avant Comment ça, ça s'est fait tout ça Yvan, euh, oui on le connaît déjà euh, Moi je le connais personnellement euh, Sur des projets qu'on a menés ensemble dans les années passées Avec des jeunes notamment Euh, donc, on a fait euh, plusieurs choses. Voilà, euh, avec un groupe de jeunes, notamment un projet en lien avec Machin Machine, l'exposition de François Klein. Donc, c'est vraiment là le départ euh, de la rencontre avec Yvain. Ensuite, on lui a proposé d'entrer dans notre projet et euh, lui expliquer ben, que voilà, euh, il doit prendre une part euh, importante dans le spectacle, comme tu l'as dit. Et euh, pour ce fait, il joue en live sur le sur le plateau. Donc il nous suit, euh, il nous suit tout le long dans notre euh, traversée euh, voilà, <rire> dans notre voyage, c'est ça. <rire> et, euh, et donc c'est vraiment un échange aussi euh, avec la musique live, avec la musique et le corps. Donc on a voulu aussi mettre ça en avant, parce On trouve que c'est vraiment très très important pour des danseurs. Mais il n'est pas que musicien, il est danseur à la fin, on l'a vu. C'est ça, <rire> ça. on lui a donné, il <rire> plus a plusieurs <rire> points. Yvan, pour nous, c'est c'est un troisième danseur sur scène, et, et nous deux, pour lui, on est deux musiciens aussi sur scène. C'est génial, Donc, il y a une vraie symbiose entre vous trois, ça c'est bien cool. Depuis quand euh, vous dansez ensemble, tous les deux depuis quelques années déjà. Une dizaine d'années. Ouais, une dizaine une d'années. Mais quel est votre parcours individuel Parce qu'il me semble quand même que vous n'êtes pas vraiment des novices, si je peux m'exprimer ainsi. <rire> <rire> euh, ben Moi, de moi de base, j'ai commencé la danse, je devais avoir euh, 10 ans. Donc j'ai commencé à Verdun, euh, dans un centre social où il y avait des cours. Euh, donc j'étais curieux, euh, j'ai pris un cours de, de danse hip-hop. Ça m'a parlé, j'ai continué à faire de la danse. Et jusqu'à temps de ne pas lâcher l'affaire et me dire qu'il fallait que je bouge de Verdun, parce qu'il y avait rien qui se passait à Verdun par rapport à la danse. Et il fallait il euh, fallait avoir son diplôme, aller, à, aller dans une autre ville comme Nancy. Pour ma part, c'était Nancy. Et du coup, je me suis retrouvé à Nancy et, et j'ai continué à côtoyer des, des danseurs. Je, je suis resté dans ce milieu-là jusqu'à euh, rencontrer Kevin... Euh, À ah, Nancy. Okay. Voilà, c'était le problème. De toute façon, je pense euh, dans tout ce qui est milieu rural, euh, le, le dynamisme, euh, voilà, l'engouement pour le, la culture hip hop, euh, c'est compliqué. Donc, euh, bah, moi, comme Aladdin c'était le même problème. Hein. Dans les Vosges, j'avais rien. Euh, J'ai commencé dans ma chambre, j'avais 14 ans, 15 à 13 ans, 14 ans, voyant les, les premiers clips vidéo à la télé, etc., et en essayant de reproduire, parce que j'aimais ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais <rire> donc, euh Donc ça part de là. Après, euh, bah forcément, quand la passion est, est présente, t'as envie d'aller voir plus loin, t'as envie de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc tu vas à Nancy, tu prends le train, tu bouges, tu fais des rencontres, tu rencontres des gens, t'accroches avec des gens. Tu fais des projets avec eux, parce que forcément, tu partages la même vision, euh, la même mentalité dans la danse aussi, artistiquement. Donc c'est pour ça qu'on qu'on a fait qu'on fait notre bout de chemin ensemble, en fait. Qu'on fait des battles ensemble, on fait des deux contre deux. Euh, voilà, euh, on a on a gagné plusieurs compétitions au euh, niveau national et international. On a gagné une compétition à Prague, on a gagné euh, des battles individuels, euh, un contre un dans notre spécialité qui est le top rock. Le Donc, top rock voilà. Qu'est-ce que ça Le C'est <rire> les, c'est les, les, jeux de jambes qu'on voit chez les danseurs de breakdance avant de descendre au sol. Ouais, génial. Ok. Ça. Il y a beaucoup de termes comme ça. Faut venir faire une chronique, les gars. Ah, non, non, non. On n'a pas le temps, aujourd'hui. Il y a aujourd beaucoup mais... de termes, oui. Ok, croque-top, ok. Top rock. Top rock. Top rock, top rock top, voilà. C'est tous les, dans tous la les gens. Ouais. Ok. Top ressemble. rock. Ok. Et ouais, c'est euh, la danse debout euh, du breaker, du, voilà, du, du b-boy. Et euh, nous, on a justement mis en scène cette danse, cette discipline qui pour nous a toute euh, sa part entière euh, donc on l'a mis en scène sur le plateau et donc euh, notre spectacle il, il dure 50 minutes mais on exploite vraiment le top rock euh, à fond. dans tous les sens quoi, ouais. carrément, voilà. super merci beaucoup pour ce partage exceptionnel, je suis vraiment très contente de vous recevoir tous les deux aujourd'hui dans vous les aussi, studios on va parler de, de, de tout ça tout au long de cette émission qui sera plus courte que prévue car voilà, mes invités ont, ont des obligations, et oui, oui ce sont des hommes très pris <rire> <rire> on, on les fera venir à nouveau, je suis déjà super contente que vous soyez là tous les deux, parce que ça n'était pas gagné on les refera venir promis, alors euh, Déo et Débat je rappelle, eh ben, euh, vous serez présents euh, pour ce spectacle sur les planches de la sublime salle de la Là, euh, rotonde le mardi 15 juin à 20h30 pour le public. Et euh, voilà, on, on peut euh, s'inscrire. Comment ça se passe C'est accès libre, il faut euh, s'inscrire, il faut réserver. Pour... C'est sur réservation, ouais, c'est sur réservation auprès de Seine-Vosges. Donc, okay. euh, vu qu'avec les conditions sanitaires oui, actuelles. Il me semble que pour le 15 juin, il y aura 65% des jauges euh, des salles qui seront autorisées. Donc euh, voilà, euh, il faut réserver vite ces places à la rotonde oui. avant qu'il n'y en ait plus. <rire> <rire> Parce que ça part très très vite. Comme Aladin l'a dit, 14h c'est euh, axé plus sur les scolaires, oui. mais euh, c'est aussi ouvert au grand public. Okay. Donc euh, voilà, s'il n'y euh, a plus de place à 20h30. Vous okay. monde... vous tapez l'incrust avec les enfants. <rire> Exactement, <'est> ça. Ça. <rire> tout le monde peut venir à 14h sans souci. C'est un petit peu de, de jeunesse. Voilà. <rire> Allez, c'est le moment, j'arrête de dire des bêtises, où je sors mon premier disque chouchou. Il s'agit de Mac Miller. Est-ce que vous connaissez cet artiste Bien sûr. Et son titre, mais je vais pas le dire en anglais, je suis désolée, c'est 2009. Il n'y a pas de mots pour décrire ce son. Euh, merci beaucoup à Jean, mon service civique, pour cette euh, découverte incroyable. On écoute ça, les garçons, et on se retrouve juste après. Yes. supposed to fly. I ain't asking why no more. Oh no, I take it if it's mine. I don't stay inside the lines. It ain't 2009 no more. Yeah, I know what's behind that door. Yeah, okay, you gotta jump in to swim. Well, the light was dim and this light was sin. Now every day I wake up and breathe. It all, but that's all right with me. Take it nice and easy. Took a flight to see me, send you back home with a light that's beaming. The whole team about to figure it out. We ice cold, that's what women about. And sometimes, sometimes I wish I took a simpler route instead of having demons that's as big as my house. Mm -hmm. Have a ball with a dribble and bounce, cause the party ain't over till they kicking me out, yeah, isn't it funny, we can make a lot of money, buy a lot of things just to feel a lot of ugly, I was yay high and money, looking for what was looking for me, but I don't need to lie no more, nowadays all I do is shine, take a breath and ease my money, she don't cry no more. Tell me that I get her high Cause the angel's supposed to fly I ain't ask her why no more Oh no, I take it if it's mine I don't stay inside the lines It ain't 2009 no more Yeah, I know what's behind that door Yeah, they ask me what I'm smiling for Well, because I've never been this high before It's like I never felt alive before mm -hmm. I'd rather have me peace of mind Than one, you see me And you, we ain't that different I struck the fuck out and then I came back swinging Take my time to finish, mind my business a Life ain't a life till you live it I was digging me a hole, big enough to bury my soul Weight of the world, I gotta carry my own, my own With these songs, I can carry you home I'm right here when you scared and alone And I ain't never in a hurry You don't never gotta worry Even when it's 7.30 and the time is running low When your heart get cold See what's behind all them unturned stones And I'm a pro when it comes to my job But really I'm just trying to start believing in God Now when it gets hard I don't panic, I don't sound the alarm Because I don't need a lie no more Nowadays, all I do is shine, take a breath, and ease my mind. And she don't cry no more. She tell me that I get her high, cause the angel's supposed to fly. And I ain't asking why no more. Oh well, no, I take it if it's mine. I don't stay inside the lines. It ain't 2009 no more. Yeah, I know what's behind that door. And I don't need to lie no more. Nowadays, all I do is shine, take a breath, and ease my mind. And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 un Instant poétique sur Radio Guimoso, quand même, les garçons. C'était bien ça. Lourde, ah, très long. poétique <rire> à présent. <rire> ça fait du bien, un petit bien. son comme ça. Euh, là, du matin. <rire> C'est ça. ça. Alors, j'imagine tous les deux que vous avez quand même vraiment très très hâte de retrouver enfin ce public euh, qui doit tant euh, vous manquer et la scène aussi. Hein Question rhétorique, mais bon, faut bien que je la pose. Énormément. <rire> <rire> Énormément. Ça nous manque beaucoup. Euh de ne pas s'exprimer devant du public. C'est vrai qu'on a eu euh, la chance quand même pendant ce confinement et toute cette période d'avoir, euh, comme je te disais, toutes ces périodes de, de résidence et de, de création qui fait qu'on a quand même euh, réussi à, à faire des petites euh, sorties de résidence euh, oui. devant des pros, mais voilà, c'était pas devant du public. Bah oui, c'est quand même autre chose. Donc c'est voilà, c'est c'est autre chose et euh, bon là on a aussi l'occasion quand même de faire des des petites formes du spectacle dans les écoles. Oui. Donc on a un petit public, mais euh, c'est vrai que le grand public on l'a encore pas vu et ça nous manque et on a hâte d'être ah, au va 15 venir. juin pour euh, voilà. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de ce spectacle. Euh, J'ai eu la chance de parler avec votre chorégraphe qui me disait :« Tu peux venir autant de fois que tu veux, tu verras jamais la même chose. » Du coup, je reviens le 15 juin <rire> parce qu'en plus cette fois-ci il y aura un décor en plus, c'est ça. Qui s'est occupé de ça C'est Vincent Loisy euh, donc de l'association le 46 à Épinal. Ah, génial. Voilà, avec qui euh, on travaille aussi depuis euh, un moment avec Thomas aussi euh, et toute leur équipe. Mais et oui. pour la petite euh, la petite histoire, euh, Thomas c'est la personne qui a graffé Euh, ma chambre quand j'avais 14 ans et je pense que c'est la première chambre qu'il a fait aussi en <rire> graphe, donc euh, on se retrouve 15 ans après c'est la boucle est est super, pris. exactement waouh, c'est beau <rire> alors <rire> votre spectacle il expose une histoire, hein. il faut le dire il y a un vrai message derrière tout ça euh, autant dans le titre que dans la performance, lequel euh, déjà le, le message le plus important c'est déjà de croire en soi parce que ce spectacle raconte dix ans d'histoire, donc dix ans de partage et d'évolution avec Kevin et moi. Donc la rencontre avec la danse, la rencontre avec la musique, la rencontre de de, de nouvelles amitiés. Et et du coup, on l'a appelé des hauts et des bas, parce que ce spectacle, on voulait débattre notre parcours dans la danse, et surtout mettre mettre en valeur tout le côté haut, et débattre tout le côté qui est bas parce qu'avec Kevin euh, on, on est on est énormément dans le débat on faisait que de débattre avant de créer ce spectacle <rire> ouais. et, et forcément ben on s'est rendu compte que les choses euh, euh, négatives ben si on débattait pas sur les choses là ben ça n'allait pas évoluer c'est vrai Alors que les choses positives, ben, qu'on débatte ou pas, ben, c'est déjà positif. C'est vrai. On a voulu, voilà, passer ce message aussi à la jeunesse, euh, la jeunesse bah, qui souffre hein, aussi euh, avec euh, toute cette condition. Enfin, j'aurais pas aimé euh, vivre, euh, voilà, euh, le Covid 19 à leur, enfin, à leur époque. Quoi. Du coup, c'est, c'est compliqué. Et on veut vraiment passer ce message aux jeunes que, ben, forcément, dans la vie, il y a des épreuves, il y a des coups durs, il y a des, il y, des... y a aussi des réussites, hein, bien sûr. Mais euh, il faut, euh, voilà, euh, les les sensibiliser euh, à ne pas euh, rester sur un échec. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup d'échecs euh, en voyageant dans la danse, en allant dans les battles, justement. On n'a pas gagné tout de suite les battles, on n'a pas tout de suite euh, voilà, été... Euh... <rire> Euh, tout de suite en mode l'affiche entre guillemets donc forcément ça. on a eu beaucoup de déceptions et on s'est remis en question sur ça et on se disait bon c'est vrai qu'on est dégoûté on a on a des, des échecs mais à côté de ça ben comment on peut transformer cet échec en en réussite et réussir à rebondir en fait euh, euh, en conséquence quoi du coup et pas rester au plus bas et euh, comme il dit Aladin c'est aussi ben croire en soi croire en ses rêves se faire confiance euh, avoir la, la conviction qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive ça mettra le temps que ça mettra Mais euh, voilà, et on a aussi euh, été se construire à l'extérieur. On a beaucoup voyagé, donc c'était aussi pour apprendre, parce que chez nous, ben il avait pas on ne nous a pas donné euh, tout ça. Et du coup, on, on comprend qu'en milieu ruraux, etc., c'est compliqué. Donc on veut aussi aider euh, et dynamiser ces milieux ruraux et apporter la culture hip-hop à la jeunesse qui n'a pas forcément euh, accès à tout ça, comme nous, on n'avait pas accès. Donc euh, voilà, c'est un peu tout ça, en fait. C'est carrément une, une belle introspection, quoi. Ça. Et, et voilà cette résilience qui fait qu'on peut rebondir face à, à ces épreuves que l'on traverse qui ne sont que des expériences qu'on rencontre dans une vie pour arriver à l'endroit où nous irons exactement, exactement. Merci. Exactement. Alors il y a une ambiance un peu surréaliste Dans ce spectacle Au début on, on part carrément dans un autre monde C'est un peu SF, un peu science-fiction Moi j'ai trouvé ça, c'est mon interprétation D'ailleurs ce qui est incroyable Et ce que j'ai vraiment aimé C'est que chacun peut s'approprier ce spectacle Chacun peut le réinventer à sa manière Avec sa propre imagination En vous regardant Et ça c'est vraiment très cool Il y a quand même un, un gros axe contemporain Dans votre danse On peut dire comme ça? En fait, c'est pas vraiment contemporain, c'est plus, euh, le, les codes scéniques d'écriture. Mais nous, euh, notre gestuel, notre euh, stylistique de danse reste vraiment hip hop. Ouais. Euh... Le pop rock, non. Le, le, top, le top rock, <rire> le break. Je ouais. Le break aussi, parce que ben, on, on break, hein, on, on va au sol, hein, dans, dans, dans le spectacle, on, on montre aussi cette liaison entre le debout et le sol. Donc les hauts et les bas aussi hein, forcément. Donc nous c'est aussi tout ce qui est euh, c'est aussi nos, nos influences, c'est-à-dire qu'on aime le top rock, on aime le footwork aussi. Le footwork c'est les jeux de jambes. Ah oui, il m'emmêle. D'accord. Footwork, work travail, est bon. Footwork, top ça rock, c'est <rire> voilà, c'est les deux euh, deux axes euh, du break, du breakdance. Vous avez aussi euh, les power moves, ça c'est les grosses figures au sol ouais. et les freezes, c'est les figures euh, vous savez bloquées qui sont okay. hein, et, voilà, des figures figées. Euh, c'est les quatre axes du breakdance Et euh, nous on est vraiment euh, Spécialisés entre guillemets euh, En tout cas on aime ça <rire> C'est Top Rock footwork. Okay. Voilà. Super je note voilà. <rire> me, me Et me donc on a, dans bien. ce spectacle On va aussi montrer que le break c'est pas que tourner sur la tête Pas que vrai. tourner sur la main Mais c'est vrai que j'étais très très étonnée Bah oui ouais. parce que du coup euh, On, on, on veut défendre ce côté danser Et euh, montrer bah, que la musique elle est pas là juste pour faire beau quoi. En fait. Mais C'était ouais. très beau quand même Super. Alors, vous vous dansez bien entendu ensemble, hein, sans doute, parfois euh, sans vous regarder et parfois les corps contre, complètement entremêlés, j'ai vraiment adoré. Il y avait des moments où c'était tellement ensemble, et ça je te l'avais dit, euh, que quand vous êtes statique, c'est votre respiration qui est synchro. C'était incroyable à voir, euh, voilà. Outre la danse, cette synchronisation de respiration, c'était euh, vraiment ouf. Mais il y a aussi des moments où vous dansez euh, euh, seul. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à, à, à tous ces moments-là Parce qu'on en parlait un petit peu hein, de comment vous vivez ces moments de danse. Est-ce que vous êtes synchro à l'intérieur ouais. de votre esprit C'est ça, Alors, Il <rire> y a des moments où, avec Kevin, on a fait euh, déjà, on a fait un grand, un gros, énorme travail par rapport à l'écoute. Oui. on a fait un grand travail sur ça donc euh, c'est à force de répéter de répéter de répéter ben je sais que j'arrive à ressentir à quel moment Kevin va va va va bouger pour que je bouge C'est c'est un travail d'écoute. Euh, c'est ça, euh, on a beaucoup qui... travaillé sur l'écoute entre nous, sur la connexion entre nous. Euh, donc c'est pas juste faire des mouvements ensemble, c'est sentir l'autre, sentir où il est, savoir où il est sans le regarder. Enfin c'est c'est tout un et travail. Euh, et ça on... rejoint la respiration ouais. aussi, c'est c'est pareil. Ouais. C'est reprendre ensemble sans compter. C'est ça. Ça tu me l'avais dit. Ça. Il y a des moments où vous dansez sans musique, vous dansez ensemble, il n'y a aucun repère à part l'autre, c'est incroyable quand même à ça, voir. A ça. Mmh. capella. <rire> a capella, danser a capella. J'avais jamais entendu celle-là, mais je te jure <rire> vais... quand je l'ai écoutée la dernière fois, je me suis dit celle-là faut que je la retienne quand même. Ça. Et c est, c est... Comment c'est de danser à Capella, justement? Ça doit être quand même autre chose. Eh bien, c'est, c'est le moment là où, euh, où il faut vraiment écouter l'autre. Parce que si on s'écoute pas au moment là, ben, on voit qu'on s'écoute pas. Et, et, et, je pense que c'est ce travail d'écoute qui fait qu'on arrive à, à danser à Capella sans, sans forcément compter, sans avoir de musique. C'est, c'est vraiment un grand travail d'écoute. C'était incroyable à voir, en tout cas. Il euh, euh, y a un moment où vous changez de tenue dans votre euh, spectacle. Est-ce que c'est voulu Est-ce que ça porte un message particulier ou juste là, vous êtes plein de transpiration et vous pouvez plus le t-shirt qui colle Surprise. <rire> Joker, Joker Joker. Joker. Joker. Faut, faut pas tout dire, quand même. <rire> D'accord. Non, mais oui, c'est bien. <rire> mais c'est vrai qu'on nous voit euh, pareil et après, on nous voit différemment. Et c'est aussi pour montrer... Euh, C'est pour montrer qu'on est différent aussi. Mm. On, on a des points en commun mais on a on a on... aussi notre individualité. Exactement, exactement. Oh d'où les cool. solos en fait, d'où euh, quand tu nous vois dans ces solos, eh ben on, on s'exprime là un peu plus intérieurement euh, par rapport à nous, en fait, on fait un, comme si on faisait un zoom sur euh, un personnage euh, du spectacle. D'accord. OK. Donc euh, voilà. Est-ce que tout est millimétré chorégraphié à la, au pas près ou est-ce qu'à un moment il y a des phases d'impro Euh, c'est plus l'inverse. Ok. Donc, euh, vu que c'est un grand travail d'écoute, et eh ben, c'est là où on peut vraiment se lâcher et s'amuser sur scène et se retrouver justement à des moments où c'est écrit. Waouh. Ah oui. Donc c'est vraiment, il y a une grande liberté. Euh, D'où euh, le chorégraphe. Je pense qu'il t'a dit qu'à chaque fois, ça, tu verras autre chose. Mais il m'avait pas dit ça. Ouais. <rire> D'accord. Ok, donc beaucoup plus d'impro, de voilà, de, de mouvements qui viennent comme ça au moment venu et des moments où vous vous réunissez sur des pas écrits. C'est ça. Waouh, c'est incroyable. C'est encore plus incroyable pour moi. C'est encore plus incroyable. Il y a, y a un vrai jeu de lumière aussi euh, au sein de ce spectacle, hein, un jeu vraiment à part entière. Il y a des moments où même vous êtes dans l'ombre. Comment ça, ça, ça se passe tout ça aussi C'est euh, avec Loïs, donc qui euh, qui est notre régisseuse lumière euh, qui euh, voilà par rapport aux mouvement et par rapport à notre euh, circulaire sur le plateau euh, nos déplacements etc. Ben, elle elle s'imagine un plan de feu elle s'imagine euh, nous imagine en lumière en fait euh, et voir euh, comme qu'est-ce qu'elle peut euh, mettre en valeur qu'est-ce qu'elle peut ressortir comment elle pourrait euh, voilà euh, habiller notre danse en fait, parce que la lumière habille la danse, habille, euh, habille le plateau, et du coup euh, c'est ce qui fait qu'on peut faire des petits tours de magie, qu'on peut faire des petits voilà... C'est très petits... sensitif en fait toute cette expérience là c'est vraiment ouais, quelque chose de, de palpable mmh, mmh. chacun euh, voilà mmh. ressent les choses à sa façon et tout ça donne ce spectacle c'est ça c'est ça Bravo. C'est ça. Allez, on va faire un petit tour avant d'aller doucement vers la fin de cette émission. Mais quelle frustration pour moi incroyable. Je vais vous kidnapper. On va écouter un son local. Euh, Mehdi, j'ai choisi Rêve Éveillé parce qu'il a tourné ce clip à la rotonde, justement, de Taon. Où vous retrouverez bientôt yes. mes deux invités le 15 juin. Allez sauter sur le site de Seine-Vosges. Cliquez frénétiquement. Réservez vos places, quoi. À tout de suite. Ça n'est pas assez, rien ne se passe, sans toi j'ai du mal à arrivé. Ne te vole pas la face, tu n'as pas tourné la page, t'as fait exprès de l'oublier. Et tu te mens toujours, tu te mens, souvent, tu te mens, à toi, tu te mens. Et tu te mens à moi, tu me mens, à toi, tu te mens et à nous, tu me mens. Des fois je me dis qu'un jour je t'aurai. Si c'est pas maintenant, tant pis je serai patient. Je préfère rester dans ce rêve éveillé. Juste pour un instant, j'attends, j'attends. Des fois je me dis qu'un jour je t'aurai. Si c'est pas maintenant, tant pis je serai patient. Jusqu'à ce que tu t'en ailles, j'aurais tout fait pour t'épauler jusqu'à ce que tu t'emballes. J'ai beau t'en parler, te crier, pourtant tu restes sourde. J'ai beau te prouver que jamais je ne douterai de mon amour. Mais tu n'en as que faire, tu n'arrives à aimer que toi-même, au fond de toi, sommeil un enfant qui a besoin qu'on l'aime. Tu peines à te défaire de cette image de bimbo. Des allures mégalos, dont vraiment rien de trop beau. Quand je m'endors, je pense à toi souvent.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 Si tu sais pas maintenant, tant pis je serai patient. Je préfère rester dans ce rêve éveillé. Juste pour un instant, j'attends, j'attends, j'attends. Les années passées, rien ne se passe. Sans toi, j'ai du mal à rêver. Ne te voile pas la face, tu n'as pas tourné la page. T'as fait exprès de lo- tout mon amour tu me On est de nouveau sur Radio <rire> Gameoso, je ne les ai pas prévenus, les pauvres. <rire> Boum! On a, on a tout entendu. Non, ça va, tout va bien. Euh, on est toujours ensemble pour la voilà, toute fin de cette émission, car voilà, mes invités, euh, eh bien, ont des obligations à tenir. Et oui, c'est ainsi. Ah, mais j'ai été très très heureuse quand même de vous accueillir aujourd'hui. Euh, concrètement, quelques petites questions encore. Euh, combien de temps depuis le début de ce projet, tu sais, de, de, depuis la petite graine jusqu'à aujourd'hui? Euh, la, la petite graine jusqu'à aujourd'hui. Alors, euh, c'était euh, en 2014. En 2014, on commençait déjà à gratter, euh, à gratter sur une feuille des idées pour euh, commencer à penser à faire un spectacle. Et ça s'est vraiment finalisé en 2017-2018, je crois avec, euh, trans, avec euh, un collectif d'associations du Grand Verdun oui. et notamment Dominique Grete, qui nous avait, de la matramie, euh, ouais, c'est ça, de la matramie, ouais, qui nous avait euh, fait confiance, euh, qui connaît Aladin, d'ailleurs. C'est ça, en fait, elle me connaît depuis tout petit, euh, parce que vu qu'à Verdun, bah, il y avait pas énormément de danseurs quand il y avait des spectacles de hip <rire> hop bah, on me voyait. Et du coup, elle m'a revu longtemps après et elle m'a demandé ce que ce que je faisais. Je lui dis que je faisais toujours de la danse. Et au moment-là, j'étais blessé, j'avais un problème au genou et elle m'a dit ben après ton, après ta rééducation en gros viens me voir et j'aurai des projets pour vous. Donc on a monté ce spectacle, euh, voilà, avec des jeunes. Ensuite euh, Didier Patard de Transversal nous a vus, nous a repérés, a voulu euh, aller plus loin dans ce projet, il nous a donné donc euh, confiance et la possibilité à partir de septembre 2020 là euh, de créer ce spectacle. Donc il a mis en lien Jackie Castan donc de seine vosges oui pour euh, voilà faire un partenariat et dire que est-ce que ça l'intéresse de coproduire un spectacle avec lui de deux artistes locaux donc euh, il a accepté avec grand plaisir et on les remercie encore une fois. Mais oui, on les remercie. Et euh, donc voilà pour aboutir à ce spectacle aujourd'hui quoi. Donc ça bien. a pris quelques années. Ben oui, ben <rire> voilà. c'est bien pour un très beau résultat en tout cas. Exactement. Pour un très beau résultat. Est-ce qu'il y aura d'autres dates encore à venir Il y aura d'autres dates donc il y aura le festival des pluralis. Le 23 juillet. À Luxeuil. À Luxeuil, voilà. Euh, donc c'est un vendredi, euh, à 21h30. Nous aurons aussi l'occasion, il euh, me semble dans les animations de rue de jouer le 24 juillet à Romiremont. Génial. Ici, euh, voilà, en ville, euh, avec, euh, avec la ville de Romiremont. Ensuite, euh, nous avons des, euh, donc voilà des petites dates d'été et sinon euh, la grosse tournée commence à partir de septembre mmh. donc à partir mmh. de septembre nous avons des dates euh, voilà euh, à Verdun sur le Grand Verdun etc super et on est en train de faire notre diffusion donc euh, s'il y a des programmateurs qui sont intéressés n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous <rire> <rire> ouais, c'est fait bien voilà est-ce qu'il y a un, un petit message à dire justement à, à ces jeunes dont on parlait tout à l'heure à la nouvelle génération là qui auraient envie peut-être de se lancer un peu un jour comme vous Bien sûr, mais il faut, comme on disait, croire euh, croire en soi et croire en... De toute façon, on, on passe le message, justement, on va dans les écoles. On a une tournée aussi qui est qui est organisée hors les murs, donc avec une forme légère du spectacle. Donc seulement avec euh, nous deux, Aladin et moi, on... et peu de moyens techniques. Euh, C'est une forme de 25 minutes voilà, qu'on exporte dans les collèges, dans les lycées, etc., pour pouvoir passer notre message à la jeunesse. Et on l'a fait encore hier euh, au collège de Rambert-Villet. On a fait le lycée Jeanne d'Arc lundi-mardi... Euh, on joue au lycée Jeanne d'Arc bientôt. Enfin voilà, y a, y a, y a, on est beaucoup en lien avec l'éducation nationale et euh, voilà, on veut vraiment passer ce message à la jeunesse. Euh, croyez en vous, euh, foncez, faites-vous confiance. Euh, et puis si vous avez des échecs, euh, il faut pas s'arrêter là, quoi. C'est beau, c'est important pour vous, j'imagine. Et surtout, oui. surtout, c'est en étant au plus bas qu'on prend de la hauteur. Ouais, wow. ah bah oui, on peut que rebondir en plus. C'est ça, voilà. Super. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. <rire> On a d'autres comme ça On peut faire un bouquin. On peut, on peut vous suivre sur Facebook et sur votre site internet. Ça se passe par où Donc Le Facebook, c'est Compagnie Temporaire. Instagram Compagnie Temporaire et le site internet c'est voilà. voilà, Vous aurez toutes les billetteries, les dates, voilà tous les projets à venir en ligne. Et les visuels sont vraiment euh, géniaux, vos photos elles sont vraiment top. Ça merci. donne encore plus envie de merci. venir vous voir quand on quand on voit ça. C'était super merci. gentil les garçons de venir aujourd'hui dans mon émission. T'as vu j'ai j'ai relevé le défi. Je te libère à temps. Parfait, là franchement, <rire> on, est, on est dans les temps. on est super, merci <rire> beaucoup Lia. Merci beaucoup à <rire> tous les deux. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite Eh ben une une très bonne santé surtout très bonne santé <rire> une belle saison euh, oui. artistique je souhaite plein de belles choses plein de belles choses à vivre plein de belles expériences plein de beaux messages à, à, à divulguer au plus loin et gardez votre vibes les garçons c'était bien cool merci Alors, beaucoup Lya ah, à très vite on écoute tout de suite Indigo je lance pas euh, mon générique on va finir avec euh, ce petit son euh, de Célu Léon encore euh, des artistes locaux amphite avec Léodas Théma Drex Nomis et, une, encore une fois, euh, Mehdi. Je t'embrasse, auditeur. On se retrouve très très bientôt. Allez, kiss Il y a celles qui me font des avancées, ceux qui veulent me faire reculer. Personne ne veut nous dans la danse, allez-vous faire Raconter de la merde, c'est très tendance. Ce qui m'amène est très tentant. Des prods à l'appel, la c'est claquantant. On répond à l'appel et on rappe dans le temps. sais bien que ça parle de notre rap d'enfant. Mais regarde la place du rap en France. C'est se ce content, sauf aux ça Je me contente, contente, vers de l'art Si mon brome pas au catalan, l'attend. Tant que t'es dans l'attente, ça va être rock pack. gros drag, bien écrit, toujours bien dit gros. Les flammes sont bleues, le flow est indigo. Cataloguer, rappeur, boom, bap quoi Tu nous vois tout par quatre pour des je j'me sens coupable t'as oh. plus tout va. Oh. des mairies matouva Moi je suis possédé rien qu'on a progressé non ça va t'agresser j'te sens oppressé je bouge à nu j'suis pas légitime j'crois que langue de pute font les j'suis Je gratte toute l'année c'est thérapeutique j'ai tout gagné j'crois que t'es rappeur j'ai des papiers et on est en carton on a tout oublié on est les patrons du rap mignon on est c'est vers notre passion on fait kiffer père et mère juste faire du son on va passer père et merde range tes pistons coups sphères, oh. pliquer, prends, attaquer, tu t t coup de les vers en t'as rien appliqué moi j'vais vais m'appliquer vas-y prends un tu vas rien m'attiquer arme là La flamme est un digo, wow. oh, oh, oh, ok, yeah, okay, yeah. Okay. Okay. Zéro prudence, on fait le truc ensemble Pas de riveau, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues Un gigo, zéro prudence, on fait le truc ensemble Pas de rivaux, des flots brûlants, toutes les flammes sont bleues Un gigo, zéro prudence, on fait le truc ensemble J'dis avec celle-là, j'ai l'éon, les coulards Tu J'ai sur tous ceux qui écoutent leur peine. Plus aucun contrôle, ils rament nos guides. Y'a du boom bap, on nous invite au cabaret naïf. Avec des promesses, m'épanouis, Je j'passe ton regard, et le soleil s'élargit, les nuages s'en bon, vont, un ciel indigo apparaît. Me parle pas du pire. T'es un une statue C'est sur notre défaite que les crapules misent. On vient de faire la diff, non, il a pas de surprise Vous prenez les notes, on évite vos coups Waouh, je crois que je suis au déchors. On souche quand chez les voisins les rideaux se yeah. vont On méritera le dessert, on est passé devant, on voulait pas te gêner Faut qu'on évolue, restez là, c'est chiant, pas de step by step, je fais des pas de géant Tu dis la rime, on est agrégé Je me pète à l'indicat je vois tout en indigo, j'aime pas les syndicats, j'aime pas les saligos Je me pète à l'indicat j'vois tout en indigo, j'aime pas les syndicats, j'aime pas les saligos Voilà, des couplets sans une bouffée d'air C'est parti avec des potes, un coup de tu es on va faire des clips Pas la peine de forcer si t'es plus dans le coup On fait ça en famille, on fait ça entre nous On visse le podium, que du ventre mou au sud, ça se lance dans des dents cieux loups Je pas les gangsters, je pas les mecs qui Le poids de notre plume va les mettre d'accord Toujours au top, preuve tant qu'on sera deux J'ai rose l'horoscope à venir s'annonce Dieu. On accomplit nos rêves, pendant bon, que toi tu te plies aux normes Le rap me rend bipolaire, je des niax multicolores Zéro prudence, on fait le truc ensemble Pas de rivaux, rivaux brûlants Toutes les flammes sont bleues Un Zéro prudence, on fait le truc ensemble pas Indigo, zéro prudence, on fait le truc ensemble Pas de grivo, tes flots brûlants, toutes les femmes sont somblent Indigo, zéro prudence, on fait le truc ensemble Pas de grivo, tes flots brûlants, toutes les femmes sont sombrent Indigo J'ai carrément mon âme, je deviens rouquin, je roule une bible, un putain de bouc, six feuilles look un peu mon poussin, j'ai masse de flots pour un plou Pouf ch'tou. Troisième you même sous terre, hmm. depuis Les idées défilent et défilent, même me filent des frissons. Hmm. Libère-toi avant la fin des temps, sinon on va tout finir en fond des temps. Indigo chez Père, incompris solitaire parmi animaux, des terres ruiné, la terre. Je veux juste ma pierre je veux juste ma peur. Fuck, Marianne tu sais ma queue. Anti-FN, anti-policier. Je t'ai détesté déjà au lycée. Ouvrez les yeux, tout est planifié. Putain, le futur est gratiné. Faut arrêter de procrastiner, s'il faut plonger dans la crasse, j'irai. Je ah. J'rai pour Je j'rai pour Léon, j'suis dans le plan. Comme Luc paisson tu m'entends. Hors de question de permettre. Mon temps, pour du vieux son je suis content J'ai mon pain à la maison et t'as raison NMS je propage mes ondes Faut que tu détendes Je pète les caissons je presse la détente Je des lésions, donne des leçons, j'prends pas le melon, jamais second je veux la légende je Rime à léchante, joue comme des gens Fais le corbeau c'est toi qui déchante J'aime pas les gens, pourtant je suis pas méchant Mais c'est chum, je chez moi, ils pensent que je Non mais genre Jamais je mon short Pour t'es choqué Je chez moi y'a pas de choc T'es choqué je suis chez moi y'a pas de choquais